Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Sanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de Sommet Crédit. D'abord les grands titres. Incarcération de deux enseignants du lycée, communal et Roubouma en commune, Songa de la province de Buruli, accusés du monnayage des points selon les propos du directeur du lycée. Le président de la commission Vérité et Réconciliation se dissatisfait du festival de justice épée organisé par l'Odio Cézé la semaine dernière. Sur mes vous avez droit à la chronique sur les messages de Haine, qui est consacrée au discours de suspicion. Voilà pour les titres. Vestinez-vous tous à la présentation, à la cabine technique et vous êtes avec Innocent Bibonimana. Encore une fois, bienvenue. Il Oh bonjour. 100 réfugiés burundais se trouvant au centre des réfugiés de Nakival en Ouganda demandent de le rapatriement dans leur pays natal. Dans une lettre adressée au président de la République burundais, ce lundi, ces réfugiés expliquent que le mobile de leur fuite n'est plus d'actualité. Les détails avec Yvette et Dans cette lettre du 17 septembre de cette année, ces réfugiés se trouvant au centre de Nakival implorent l'aide du président burundais afin de rentrer dans leur pays natal. Ces réfugiés expliquent que jusqu'à maintenant, Le Burundi est bien stable et que les conditions de vie restent les meilleures. Ils affirment que les menaces qu'ils ont fouies ne sont plus d'actualité, d'où la demande de retourner dans leur pays. À la tête de ce groupe, il y a cinq promoteurs qui réclament la rentrée plutôt que possible de 100 réfugiés pour construire le pays. Avec leurs collègues, ces réfugiés burundais vivant dans le camp de Nakival demandent le rapatriement dans leur pays natal après que près de 500 réfugiés qui se trouvaient dans le camp de Mahama au Rwanda ont été accueillis au Burundi. Le deuxième tour de rapatriement des réfugiés se trouvant à Mahama étant prévu pour ce 10 septembre d'autres réfugiés burundais se trouvant en République démocratique du Congo et aussi réclament le rapatriement immédiat dans leur pays natal. Merci. Yves Nijimbélé, sur ce, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié sur son compte Twitter qu'il attend de recevoir l'autre et l'orientation pour mettre en marche le train de rapatriement digne et légal de ces burundais. La Commission Vérité et Réconciliation salue l'action du diocèse catholique et de l'Ouigi à travers la Commission Justice et Paix. Méné le week-end dernier, Pierre Claver d'Aichelier, président de cette commission, trouve que le pardon entre le présumé auteur des tueries et les victimes contribue dans la recherche de la réconciliation, ce qui entre entré dans les missions de la CVR. Selon lui, cette initiative est à appuyer. Suivez-le. La commission Vérité et Réconciliation du Burundi suit de près les actions menées par le catholique de Ruigi à travers ce qu'on appelle là-bas la commission Justice et Paix. Nous avons d'ailleurs été associés à certaines messes, à certaines cérémonies qui célèbrent la vérité, la réconciliation, le pardon. L'année passée, en 2019, nous étions présents à la paroisse d'Omuriza. Cette année, on était à Makambar-Mongay. Nous n'avons pas pu nous déplacer. Nous étions invités. Mais le diocèse de Ruyegui fait un travail remarquable. Et il le fait depuis plusieurs années, avant même la naissance de la sévère du Burundi actuel. Donc, d'abord dire, nous soutenons, nous encourageons, nous saluons leurs actions de vérité et de réconciliation. Comprenez-moi bien, je dis que ils ont commencé aussi à travailler sur la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé sur les collines Qui a tué qui Qui a été tué Qui peut pardonner Qui peut demander le pardon Qui peut accorder le pardon En séance publique, à la messe d'Omourisa en 2019, nous avons entendu en public des gens qui disent « J'ai tué le papa d'autel, j'ai demandé le pardon ». Et la personne à qui on a demandé pardon était présente. Elle disait « Oui, c'est elle qui a tué mon papa, j'ai écouté, j'ai accordé le pardon ». Ça prend beaucoup de temps, parce que les familles et les individus ne réagissent pas de la même façon. Mais le processus de vérité, de réconciliation est engagé dans ce diocèse. Nous saluons cette action et le diocèse de Ruigi, comme d'autres acteurs, nous les appelons les acteurs de la réconciliation hors sévère. Ça veut dire que leurs actions viennent soutenir l'action de la sévère, mais l'institution officielle du Burundi, qui est chargée de ce processus, c'est la commission de vérité et de réconciliation. Mais nous souhaitons leur appui. Pierre Claver, Andaï le président de la Commission Vérité et Réconciliation. Plus de 300 hectares de champs sont déjà importés par les eaux d'un nafluois de la rue Zeroussi Zandava. C'est en commune de Bouganda, de la province de Chibitoke. Les propriétaires des champs importés demandent aux autorités habilitées de trouver des moyens pour freiner ces eaux. Et le conseil technique chargé du développement en commune de Bouganda indique que l'administration va mobiliser la population afin de construire une autre balise. Alexine Dairagichi. C'est plus de 300 hectares qui sont déjà emportés par les eaux d'une partie de la rivière Ossézi se trouvent entre la cinquième et la sixième transversale d'Ava de la commune Buganda. Dans cet endroit, la rivière Ossézi s'est subdivisée en deux et une partie s'est dirigée dans les champs. Pour Mawera, l'un des propriétaires de champs emportés par ces eaux indique qu'il cultivait dans cette localité du riz, de la tomate, des oignons, des aubergines, du maïs, du haricot et du sorgho. Mahouira affirme qu'avec la production de ces cultures, qu'il pouvait gagner facilement plus de 10 millions de frambours par an. Il affirme qu'avec l'appui en bois de l'administration, la population a pu construire une balise de ces eaux d'une partie de la rivière Ossaisie, mais cette balise a vite été débordée. Paul Mawera s'inquiète que les ressortissants de la République démocratique du Congo peuvent s'emparer de leurs propriétés qui se trouvent entre les deux branches de la rivière Ossaisie. et demande aux autorités habilitées de trouver des moyens efficaces pour bloquer ces eaux. Le conseil technique chargé du développement à commune de Uganda, Jean Bosco comme saint affirme qu'au cours des travaux communautaires, les habitants d'Ondava avaient essayé de stopper ces eaux, mais que la balise construite n'a pas résisté à ces eaux. Il précisent précise qu'ils vont continuer à mobiliser la population pour encore une fois construire une autre balise. Depuis le Tauke, Alexine Radio Isanganiro. Salamilo, écoutez la différence. Il est 13h02 au studio de la radio Isanganilo. Le journal est continu. Le syndicat Conapé salue la mesure ministérielle qui autorise le redoublement pour les élèves finalistes du cycle fondamental. Emmanuel Machandali, le représentant du syndicat, informe que cette mesure favorisera les élèves vu que certains d'entre eux n'échouent pas par manque de courage. Il interpelle les directeurs des écoles à inscrire un grand nombre possible. On l'écoute. Nous, nous avons accueilli avec joie la mesure prise par le gouvernement, d'autant puisque avoir le taux de réussite au concours national, au niveau de la 9 nous avons eu uniquement 16%, ceux qui ont eu 50%, mais quand même on a essayé de ramener, de revoir la baisse du taux de réussite jusqu'à 35%, c'était pour donner la chance à beaucoup de gens. C'est une mesure que nous, nous avons saluée, d'autant plus que si on a un nombre imposant d'enfants qui sont versés dans la rue, ça risque de créer des fixations chez les enfants et chez les parents, et aussi. Il faut donner la chance aux enfants parce que c'est là les circonstances. Un élève peut échouer Non, pas parce qu'il est, il est faible, mais parce que les conseils dans lesquels il a travaillé n'ont pas été favorables. Ça peut être une maladie, ou bien ça peut être des contextes de la, de la famille. Et si on lui donne de la chance de cesser encore une fois, il peut réussir et avoir une bonne note et continuer ses études. L'appel qu'on peut lancer aux directeur des écoles, c'est de voir les places disponibles dans les établissements. S'il si trouve qu'il y a des de, de places suffisantes, faut il faut qu'il puisse donner la chance à un nombre évident, il faut qu'il puisse redoubler la classe. S'il n'y a pas de place, là, il ne paie rien. Lui, il ne fait qu'appliquer la mesure qui a été prise par le gouvernement, mais il faut tenir compte des effectifs et des places. Là aussi, si on fait redoubler un homme très imposant, ça risque de créer des plateaux de classe et même la qualité de, de l'enseignement peut en Deux enseignants du lycée communal Ruvumvu de la commune et de en province de Buruli, sont locataires de la prison centrale de Buruli. Depuis ce lundi, ils sont poursuivis pour monnaie à des points, selon le directeur de cette école, qui informe que des enquêtes sur ce dossier continuent. Jean-Pierre Misago. Le premier enseignant qui a fait objet d'enquête au niveau même de l'école a été dénoncé par un élève après des examens de repêchage de juillet de cette année. Eline Louimana, directeur du lycée communal Ruvumbu, dit que cet élève en question a déclaré avoir échoué pour avoir manqué 2000 francs burundais exigés par son enseignant. Sa copie d'examen a été à peine retrouvée déjà froissée et salie et les examens du dit enseignant ont été refaits, ce qui a permis à un bon nombre d'élèves qui avaient échoué de réussir cette fois-là Selon le directeur du secondaire communaire un deuxième enseignant arrêté et lui-même venu déclarer à la direction qu'il y collectait de l'argent au sein des élèves pour le compte de son collègue, une déclaration signée et qui a constitué un élément à sa charge présenté à la police selon le directeur de cette école. Que ce soit l'administrateur communal de Songa, que ce soit certains enseignants contactés, tous demandent à la justice de dire le droit. Des sources à cette école disent que deux autres enseignants seraient sous enquête dans ce même dossier pour couper cours à ces agissements allant dans le sens de faire baisser la qualité de l'enseignement. Jean-Pierre Misago, depuis Bourouli, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Missagwe. La province d'Okirundo connaît un manque important d'enseignants à peu près 600 au fondamental. Ainsi qu'au poste fondamental, seulement 62 ont été recrutés à Kirundo, selon le directeur provincial de l'enseignement. À cela s'ajoute le manque de bancs pupitres, sans oublier des latrines des écoles déjà remplies. Parle, rassure-moi. Les messages ou discours de suspicion se définissent par une fausse accusation faite par un groupe de gens quelconques envers l'autre jugé antagoniste. Brigitte Chimilimana, experte en résolution des conflits, précise que ces messages ne sont plus lancés dans des moments de guerre. Selon elle, son message de haine provoque des tensions et à la longue des violences de masse car chaque groupe veut se protéger. Elle interpelle les autorités habilitées à faire des enquêtes dans de telles situations. en est Les messages ou discours de suspicion se définissent par des messages accusateurs mettant en doute la réalité de quelque chose ou encore accusés injustement quelqu'un, Brigitte Chimelmana, experte en résolution des conflits, précise que ce genre de message montre que des enquêtes n'ont jamais été faites. La suspicion, c'est une accusation injuste à l'égard d'un groupe ou un membre de groupe avec lequel on a de mauvaises relations. C'est-à-dire que, des fois, c'est une information qui arrive et quand on retarde de donner une lumière par rapport à ce qui s'est passé, les gens cherchent à chercher les victimes et à dire que c'était ou tel autre qui a fait ça alors que ce n'est pas encore vérifié. On constate la suspicion, surtout pendant les périodes de crise, quand il y a de mauvaises conditions de vie, quand il y a un problème qui arrive dans une communauté. Comme conséquence, chaque groupe veut soit se défendre, soit se protéger, ce qui provoque des violences de masse. Les conséquences d'abord, c'est que les problèmes qui ont eu lieu dans le passé éclatent de nouveau. C'est-à-dire que les antécédents font que les relations deviennent très très mauvaises et par conséquent, il y a Il y a la guerre qui commence, jusqu'à même arriver aux violences de masse. Quand on est accusé injustement, on cherche d'abord à se protéger, à se venger, et on constate qu'il y a des actes de violence les uns envers les autres, Elle propose que des enquêtes soient faites dans le meilleur délai pour éviter les accusations injustes. La première solution est d'éclairer la population quand il y a une situation qui arrive. Il ne faut pas traîner à vérifier. Il faut qu'il y ait des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé réellement et éclairer la population parce que plus on traîne de donner une lumière, Sur la situation, plus les suspicions augmentent. Selon la définition, une enquête est une opération qui a pour but la résolution de doutes et de problèmes afin de trouver des preuves d'une infraction. Merci Ornella Moucho et ton experte euh, Brigitte nchimili résolution des conflits. C'est la fin de ce journal, mais permettez-moi de vous rappeler les principaux titres. Incarcération de deux enseignants du lycée, de Rubumbu en commune et s'onga de la province de Buruli accusé de monnayage des points. C'est les propos du directeur du lycée, le président de la commission Vérité et Réconciliation, s'est dit satisfait du festival de justice paix organisé par l'ODS et la semaine dernière et la chronique sur les messages de haine de Sommet Crédit était consacré au discours de suspicion. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour sa collaboration technique et Vestine Boutui. J'étais à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi. Oh,